Dans le soleil, visage, et paysage en importance du journal de la veille, voyage sans bagages comme un oiseau dans le soleil, la joie d'un cœur qui bat, ça ne s'emporte pas, laisse les mots d'amour à ceux qui n'aiment pas. Partout un lit, une table, un toit Une plage, un sous-bois Qui n'attendent que toi Tes amis, tes voisins sont dans tous les quartiers Une amitié morte Pour une autre amitié Voyage sans bagage Avec l'amour pour passeport Regarde son nuage et le cœur léger Comme un enfant qui dort Voyage sans bagage Avec l'amour pour passeport Efface chaque nuit Au miroir du matin Laisse les larmes à ceux Qui n'ont pas de chagrin Où ils ne sortent que pour leur dernier voyage Mais ceux qui rêvent encore, ceux qui croient qu'il fait beau Voyage sans bagage sur le plus beau bateau Voyage sans bagage si tu veux venir avec moi Nous ferons le voyage et le Son bagage comme un oiseau dans le soleil Même un premier amour ça ne s'en porte pas Laisse les valises à ceux qui ne voyagent pas Même un premier amour ça ne s'en porte pas Laisse les valises à ceux qui ne voyagent pas ja, ah.